De... Non, ah. non, moi je faisais une foiche en bois. Oui. Ah ouais. Tu tiens comme ça, là. Ouais. Ah. Il y a rien à faire, c'est... Tu peux faire deux, trois par jour, mais après tu peux plus puisque... Ça te pompe oh, Oui, ouais. Mais avec ma pendule, avec pendule et n'importe quoi, je fais comme ça. Ah oui, d'accord. Ouais, et je compte. Mm. Ou bien tu mets des gravions dans l'autre main, mm. ça c'était pour la profondeur. Hum. Mm. Et tu mets ta main là, mm. je vais te dire combien le gosses là. Quoi